La première lettre de Pierre, chapitre 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Vous avez été choisis conformément au plan établi d'avance par Dieu le Père, et vous lui appartenez grâce à son esprit pour obéir à Jésus-Christ, et être purifié par son sang. Que la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante, et pouvons nous réjouir de l'héritage que Dieu réserve aux siens. C'est un héritage qui ne peut ni se gâter, ni se salir, ni perdre son éclat. Dieu le réserve dans les cieux pour vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, jusqu'à ce que vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. L'or est destiné à disparaître, pourtant il est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa solidité. Et ainsi, vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas maintenant. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par des paroles, car vous obtenez ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. Au sujet de ce salut, Les prophètes ont fait des recherches et des investigations, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu allait vous faire. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, car cet Esprit qui était en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui les suivrait. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message, vous l'avez reçu maintenant. Les prédicateurs de la Bonne Nouvelle qui ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, vous l'ont annoncé. Et les anges eux-mêmes aimeraient le connaître. C'est pourquoi, tenez votre esprit prêt à l'action. Demeurez bien éveillé et mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. « Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. » En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint. » Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes de la même façon selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, montrez dans votre conduite le respect que vous avez pour lui. Vous savez, en effet... À quel prix vous avez été délivrés de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sacrifice précieux du Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tâche. Le Christ avait été choisi par Dieu avant la création du monde, et il a été manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené de la mort à la vie et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont dirigées vers Dieu. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour aimer sincèrement vos frères en la foi. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de Père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Comme l'Écriture le déclare, tous les hommes sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole est celle que la bonne nouvelle vous a apportée.